Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. On recevra un joueur ou une joueuse d'impro dans la chronique Les coulisses de la lue trap L'an Constantin sera là pour discuter d'actualité dans son voyage au centre du campus et on ouvrira grand nos cerveaux pour apprendre les choses dans cet un fait. Assemblage Requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Samblage Requis, en ce lundi 11 novembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oh ho, oh ho. Passe une belle semaine, JP. Oui, ça a, ça a bien été. ouais j'ai rempli des feuilles. Non! Je ouais, te le dis. Maintenant que tu es rendu avec une maison, là, tu fais des tâches euh, mélangères. Euh, ouais. <rire> j'ai mis mon petit soude de feuilles. Ah, t'as ça? C'est du lycra ou du spandex? Ouais. Non, mais je suis nu avec une feuille. <rire> c'est pour être plus proche de la nature. <rire> c'est ton costume dada. Oui, oui. Mm. Bref. Donc euh, bonjour et bienvenue à la émission. Oui, aujourd'hui, on va avoir seulement euh, deux chroniques euh, régulières. On a euh, la huître. Avec la huître, aujourd'hui, on reçoit Antoine Lacasse. Eh ben, joueur euh, émérite de la huître, capitaine. Capitaine bien sûr de l'équipe des euh, évidemment euh, Hein? Des verres. Verts! Verts! Il y, y a eu un petit délai de traitement. <rire> J'étais comme là, c'est quoi déjà les, les couleurs? Buffering! Buffering! D'ailleurs, à parler de ça, ça n'a aucun rapport. Mais tu sais, il y a eu une petite neige euh, en fin de semaine. Arrête donc, j'ai pas entendu parler de ça moi, sur Mais Facebook. Mais es pas tout... allé sur Facebook. Ah <rire> c'est ça, mon gag hein, vient de tomber à la là. Mais euh, ce soir, les, euh, il me semble, de mémoire, c'est les verts contre les rouges. couleurs de Noël. Je ne pas que tu as fait tes décorations. Et tout le monde a fait Bells. ça. <rire> non, non. Okay. Non mais par contre <rire> mon petit euh, mon petit Père Noël euh, noir avec du glitter là. il Ça est pas mal comme... noir de son costume pas oh de, de, oui? de sa peau euh, il est en haut d'une bibliothèque dans le salon chez nous euh, depuis qu'on a déménagé Okay. qui était en janvier euh, 2000 euh, 2019, janvier 2012 je pense OK et il est resté là depuis il est resté là ben, on est décoré de Noël à l'année longue mais on s'en rend pas compte parce qu'on le voit pas il est en haut de la bibliothèque pour ouais, et puis en même temps s'il a son saut noir ça, ça doit être euh, il doit être beau il est, est bien classe il pourrait ouais. aller en enterrement bien de même <rire> bah oui ça ah, va wow. oh, joke de mort <rire> oui ho oh, oh, ho oh. oh, ho oh. Donc, ce sera à 8h, la chronique d'improuve, merveilleux. Okay. Oui. Euh, oui, on était toujours là-dessus. Oui. À 8h30, ce sera Laurent Constantin et son voyage au centre du campus. Celui qui n'était pas avec nous la semaine passée va sûrement compenser en faisant peut-être deux chroniques aujourd'hui. On sait pas encore. Un double. Un double. Un double. Oui, on verra. À 8h30, euh, à 9h, normalement, ce serait Maxime Tanguay. Euh, par contre, on va faire « C'est un fait » aujourd'hui pour le remplacer. Ah. Oh. Même s'il est irremplaçable. Oui, irremplaçable. Sauf qu'on a pas le mal choix. C'est une mission de radio. Ouais. On le rem Hey, on va commencer avec son foot foutu pâmarès tantôt, mais avant ça, on va débuter en musique. Avec un petit peu de le anglophone, avec une pièce qui commence très très uh, smooth. Voici Ockerville River et Little Pier Suicide Car. Mm -hmm. Mm -hmm. Elle est bonne cette chanson -là. Mais euh, commence mon long, mon C'est correct. Cette là c'est correct. C'est ça, c'est fait pour vous souhaiter une, une bonne, bonne émission. Oui. <rire> très bonne. I thought I saw my God Through frames of total blood, blood. At some kind beach club And how convinced he had The things I, I thought, thought about Hey, Richie, you your dad How can so far away now kid From coast to coast far below The waves rose Suicide, suicide, lead up, yeah, suicide, call. Said she's a rabbi. Try the best River Suicide car. Oh, yeah. Très bonne chanson. Mais c'est euh, si ça commence lentement fait que ça nous réveille graduellement. Mm -hmm. C'est quel fun. Il faudrait mettre son alarme exactement pour l'heure où cette chanson commence. Oui. On aurait voulu dire à l'avance. C'est demain matin ça va être à, on va la mettre à 7h37. 7h37, 8h37. 7h37, 8 37, 37, 37, <rires> <rires> <coughs> <coughs> Mais une autre chose qui pourrait bien réveiller le matin. Oh, une liste oui de choses à faire. Ah non, ça, ça, ça, ça me stresse encore plus quand je sais que j'ai trop d'affaires à faire. Ça fait comme une montagne de choses. Fait qu'à la place, on vient avec du facile. Ah, OK. Voici son foutu pomarès. Ah, okay. <rires> on foutu par là c'est la chronique facile d'assemblage requi on fait une liste quelque chose de vraiment anodin qui sera absolument rien mais, bon. mais qui est intéressante c'est intéressant quand même comme là c'est le top des choses qu'on pense être mauvaises pour nous autres mais qui peuvent être bonnes finalement ah oh. c'est pas c'est quoi la première mettons mettons mettons la crème glacée ah, je pensais que c'était la photo la photo les filles euh, qui euh, lèchent des boules oui de crème glacée. <rire> Donc, la crème glacée, on, on pourrait penser que c'est trop sucré. Ça va nous faire prendre du poids, évidemment. évidemment. Mais il euh, y a quand même beaucoup de calcium dedans, ce qui est euh, nécessaire pour avoir de, des bons os aussi ça te remplit ça te satisfait ce qui va pouvoir peut-être t'empêcher de manger d'autres mauvaises nourritures autour donc il faut y aller avec modération euh, une boule à la fois peut-être ouais peut-être y aller avec euh, de la moins sucrée tu peut-être pas le euh, extra pot de biscuits euh, tellement bonne. donc <rire> c'est d'y aller euh, une boule à la fois puis il euh, y a des saveurs comme vraiment euh, douce comme euh, <rire> <Mamelon> <rire> melondo melondo oui! <rire> Mamelondo Mamelondo euh, Banana bon. split euh oh. facile peu... ça. Euh, Ouais, facile. Banana split <rire> <Banana Slot. rire> OK. Ensuite les jeux vidéo Oui, oui. Ben, évidemment, les jeux vidéo sont font pour pour euh, payer d'affaires, la violence, euh, le comportement des enfants. Mais... Pas sortir dehors. Ex ben, ça, c'est vrai. <rire> oui. Mais les chercheurs ont quand même découvert que jouer à des jeux vidéo avec modération, ça peut avoir quelques quelques avantages. Ça peut nous aider à améliorer la coordination entre les mains et les yeux. Okay. Okay. Euh, ta vision va s'améliorer, nous dit-on. Euh, la vitesse d'apprentissage. Euh, être au courant de ton environnement. En fond, le spatial awareness. Ouais, okay, savoir ouais. à quelle distance sont les choses. Le... Euh, le focus du mental et euh, l'habilité pour estimer des choses. ok Estimer euh, des, des chiffres et des, euh, et des lettres. Et des... Oui, consonne. Je <rire> sais pas, mettons, savoir combien de bagues il reste dans ton gun, mettons, dans, ouais, okay. dans le jeu. va peut-être t'aider dans ta vraie vie. Ensuite, la saleté. Une chose qu'on pense qui est mauvaise, mais qui, dans le fond, peut être bonne. Euh, les chercheurs croient que les enfants qui sont exposés à des microbes à un très jeune âge ont moins de chances de développer des allergies plus tard. Ça peut améliorer ton système immunitaire. Mais on demande évidemment de te laver les mains quand même assez souvent pour ne pas attraper des maladies. Quand même. Oui. Mais quand même, ça c'est ça, ça, tu revois personne comme ouais. on dit. On avait on m'avait compté ça avec le purel parce qu'il y en a qui sure euh, abusent du purel sur sure abuser c'est quand tu abuses mais c'est vrai c'est ça mais tu peux abuser un petit peu tu sais, ça, ça peut être pratique. C'est quand même mieux je pense que tu te pas se laver les mains. Là. Ouais mais c'est que les gens remplacent ça quand ils vont au centre commercial n'importe quoi ils vont euh, sortir des toilettes ils vont même pas se laver les mains ils vont je prends le purel que sur le bord de la porte. Ouais. Pas la même chose. Hein. Mais non, tu vas encore toute la trace euh, <rire> sur les mains. Très de mamelon. Ouais. Mais euh, oui, c'est ça, ceux qui, qui en mettent trop, euh, ça, ça tue aussi les bonnes bactéries. Tu sais. ouais. ouais Et voilà. C'est tout. Euh, bon, ensuite... C'est bon, ouais. merci. Ah, <rire> euh, ensuite, c'est euh, les sacres. Jurés. Ah. Jurés. Euh, on nous dit, selon une étude, que euh, juré ou sacré euh, va être euh, bon pour soulager les douleurs, selon l'étude étude. Donc, évidemment, on pense que c'est une mauvaise chose parce que c'est un sacrilège envers notre... Euh, notre religion, c'est ouais. ça? Ah... Euh, Euh, ensuite de ça, toujours au top, des choses qu'on pense être mauvaises, mais qui sont bonnes. Euh, la bière, hum, qui a de mauvaise réputation, on dit que c'est pas bon pour la santé, que ça pourrait vous une grosse benenne de bière. Et même si la bière est définitivement pas un choix faible en calories, la boire en modération, on parle de, mettons, une bière à la place de 4, ça pourrait vous aider à plusieurs choses. Euh, par exemple, surtout, les les bières très, très euh, noires sont remplies d'antioxydants. Euh, ensuite, il y a du polyphénol dans certains ingrédients. Le, le hops, c'est quoi hops dans la bière? est tu te rappelles, c'est quoi le mot « hops » C'est pas du... C'est pas le... La levure ou... Euh... pas sûr de celui-là, mais en tout cas, h o Il y a du, euh, des polyphénols là-dedans qui peuvent aider à réduire le cholestérol et peut même euh, euh, combattre le cancer. C'est Euh, la bière peut aussi aider à reconstruire vos muscles. Et dans certains cas, on dit que ça hydrate mieux que de l'eau lorsqu'il fait le chaud. C'est le houblon. Le houblon. C'est ça, le mot me manquait, mais c'est houblon. C'est ce qu'on cherchait. Ouais. Houblon! Oh, hops! hops. C'est comme dans du hip-hop. En français, c'est du euh, à la mode houblon. Oui, c'est hip. hip. hop hip hop, hip -hop. Oh, hip -hop. Oh, mon Dieu. <rire> euh, <rire> ensuite, entier, bouger beaucoup. Bouger beaucoup, c'est une chose qu'on pense être mauvaise. pour Je sais pas pourquoi, mais on le dit que c'est très bon. Donc, passer du temps trop proche de son ordinateur, surfer sur Internet, niaiser sur son téléphone cellulaire, regarder la télé. On le dit que bouger, donc, dans le fond, pour faire ça, ça pourrait nous aider à allonger notre vie. D'accord. Donc, bouger beaucoup. Pendant vous êtes assis à votre ordinateur, shake, shake, shake le... Your booty. Le booty. Le booty nez. Oui, voilà. Le booty nez. Textez à la place de parler. Aha, ah. et on parle évidemment de communication, on parle de, de, de les gens qui s'écoutent même plus parler, qui même dans un couple au restaurant vont se texter. Oui. Mais au moins une étude nous apprend qu'une majorité de d'adolescents et de parents croit que texter aide leur relation, ça aide aux ça permet aux enfants dans le fond de rester en contact euh, avec leurs parents sans que leurs parents prennent trop de place dans leur vie. Mm -hmm. Tu comprends, donc tu textes tes parents, au moins ils t'appellent pas ou sont pas là genre c'est pas non de mieux. Que ça peut avoir du bon. Et tu peux enlever aussi euh, l'accusé de réception de tes messages <rire> s'ils si iPhone. Comme ça, ils font pas « What? Tu m'as pas répondu? Oh, »« ça. ça, tu l'as vu? » Je suis peut-être occupé. On est rendu comme ça, les gens répondent plus sur Facebook parce qu'ils savent que tu as vu qu'ils ont vu un message pareil. Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange Ensuite, euh, le café. Bon évidemment le café il euh, y en qui, qui vont dire que c'est pas bon pour vous que ça va vous irriter peut-être l'estomac et vous allez être irritable envers les autres personnes bref que l'irritation euh, ça vous rend anxieux ça va peut peut-être vous faire euh, vous empêcher de dormir mais boire du café en modération peut avoir quelques avantages dont euh, réduire les risques de diabète de type 2. Euh, moins de chances de développer un cancer de la peau et en général, moins... Euh, <rire> c'est marqué, j'adore cette phrase-là. Lower risk of death. Ah bah oui. T'as moins de chance de, de mourir. mourir. <rire> ben oui, tout simplement. <rire> c'est ton euh, remède miracle. Oui. Beaucoup de moins de chances de mourir. Mais je suis que ça arrive aussi si euh, tu fais d'autres choses. Euh, sûrement. <rire> tu sais, juste pour être resté dans le flou, tu sais. Oui, c'est ça. En, en fait, général. Tu fais des choses, puis t'as moins de chances de mourir. C'est ça. Plus ou moins relativement tardivement sur le futur, plus ou moins à la 19 fois sur 20. <rire> <rire> Ensuite... Euh, Euh, de regarder des films drôles, des comédies. Donc, ne vous, vous sentez pas mal si vous pr préférez regarder des comédies et non des drames très, très sophistiqués. Parce que selon les chercheurs, euh, lorsque des, euh, des, des volontaires, des bénévoles, des gens qui ont regardé des films drôles comme euh, Marie et un jeune c'est quoi, euh, leur vaisseau sanguin ont pris l'expansion, le, le lining, je sais pas comment on appelle ça en français, mais de leur vaisseau sanguin a pris de l'expansion. Par contre, quand ils regardaient un film plus stressant comme Il faut sauver le, le soldat Ryan, leur vaisseau sanguin se sont raptissés. Donc leur conclusion, c'est très possible que rire sur une base régulière pourrait être pourrait être utile incorporé dans un style de vie euh, qui serait dans le fond santé pour empêcher les maladies du cœur. Donc, on dit, manger vos légumes, faites de l'exercice et riez tous les jours. Donc, le fait que c'est une comédie, je ne sais pas que ça vous verrait, ça pourrait être d'avoir des amis de Rose, ça pourrait être un... Oui, d'écouter l'assemblage requis tous les matins. Mais oui, maman Maman Maman Maman Tellement des blagues de classe, là. Oui. Euh, ensuite, le sexe. Je sais pas qui a dit que le sexe pouvait être mauvais pour toi. Non, c'est ça. Je pense que c'est un top des choses qui peuvent être mauvaises, mais finalement sont bonnes. Mais bon. Donc, le on avait dit que c'était un top facile. Hein? Oui. C'était un top facile, en effet. Quand Donc, il euh, veut faire du sexe. C'est ça. C'est facile. Le sexe peut être très bon pour vous, euh, plus que seulement le plaisir du moment. Donc, on dit qu'une vie sexuelle, euh, dans le fond, euh, qui serait bonne, pourrait réduire le stress, vous voulez des calories et améliorer votre circulation. Oui. Et bien... Euh, ensuite, tiens euh, quand tu es euh, au bureau et que tu te mets à rêver éveillé, c'est ouais. une sorte de petit rêve lucide. Si oui, les yeux à moitié endormis genre. dans la grèce de bine. À peu près ça. ouais Quand, euh, moi je voulais amener des bins pour dîner midi. Ah oh. je vais essayer faire je me suis dit euh, ça sera pas bon pour mes collègues. Ah oui. <rire> <rire> <De> façon hérablière. <rire> euh, donc rêver de jour si on veut. Euh, dans le fond, on dit souvent que c'est être paresseux, c'est quand tu es là puis tu travailles pas, donc tu es en train de rêver. Si tu rêves, c'est tu travailles pas. Euh, et tu vas perdre ton temps à rien faire, mais rêver de jour euh, a plusieurs avantages. Par exemple, ça peut vous aider à trouver de meilleures façons de gérer les conflits avec vos collègues de travail peut-être, à être plus productif, à trouver des idées plus créatives, à se rendre à vos à se débarrasser de, euh, de l'ennui si mm -hmm. on veut. Bon bon, rêver euh, deux jours. Ensuite, la musique forte. Du gros métal. Euh, évidemment, on se dit que le métal ça pourrait ça pourrait faire que tu vas perdre l'ouïe, on connaît les, les amateurs de métal, ont tous des problèmes d'audition, je pense que je pense que oui. Euh mais d'autre côté les chercheurs de... que oui. Je pense que oui, je pense, oui. pense, oui. pense que oui, ils ont des problèmes de oui, je pense que oui. De oui. Ah <rire> euh, euh... euh, non. <rire> donc les chercheurs de l'université de Manchester ont découvert qu'écouter de la musique euh, forte de la musique qui bouge beaucoup peut aussi stimuler votre cerveau et vous faire vous sentir bien euh, pendant et après l'écoute mais par contre ne, ne montez pas le volume trop haut parce qu'écouter de la musique euh, peut causer comme on disait une perte d'audition donc écoutez à forte mais sans vous péter les temps c'est ce que ça veut dire forte mais pas trop, Fort, pas trop ça pourrait aussi diminuer les risques de mort diminuer <rire> les risques de mort <rire> en effet Euh, le chocolat. Évidemment, peut être accro au chocolat, ça peut encore une fois faire prendre du poids en masse, mais certaines études nous apprennent que les antioxydants dans le chocolat, euh, qui sont d'ailleurs surtout présents dans les chocolats plus foncés, le chocolat noir à plusieurs pourcentages, je mmh. ne pas vraiment la différence entre 72 et 74, mais quand même. Mais quand même, quand même, c'est on nous le dit. Euh, bref, ça peut réduire la pression sanguine, ça peut améliorer la circulation et ça peut euh, baisser les risques de diabète, euh, d'attaque cardiaque, euh, des trucs comme ça. On nous dit de sélectionner un chocolat noir avec 65% ou plus de contenu euh, de cacao. ok Et euh, vous euh, mettre une limite à 3 onces ou 3 ou moins par jour de chocolat si vous voulez éviter la perte de poids. Hum, intéressant. Ensuite, ne pas faire son lit. Ah ouais? Là, ça me rejoint. <rire> Évidemment, ne pas faire son lit, ça a l'air mal propre, mais tu ne fais pas Il n'y a pas de problème sur la porte. Et voilà. Ouais, <rire> euh, bref, certains, cher, cher, certains, chercheurs, <rire> certains chercheurs nous apprennent que les, les petits lapins de poussière, comment tu ça en français? Les petites, les petites, les petites boules de poussière? Oui, des, euh... des, des... Ces affaires-là. Oui. Euh, ceux qui, évidemment, m'ont causé l'asthme et d'autres allergies ne peuvent pas survivre dans un lit qui n'est pas fait. Pourquoi? Ils préfèrent les conditions humides créées par un lit bien fait. Les lits qui ne sont pas faits sont trop secs pour ces bébêtes-là. Ah. Nous dit-on, Mais euh, j'ai des doutes pour celui-là. Oui, oui, je ne moi non plus. Je suis pas convaincu. Mais c'est selon une étude. des tu sais, études, ça dit bien des choses. Ensuite, le soleil. Évidemment, le soleil peut causer le cancer de la peau. Ça peut faire plein d'affaires comme ça. Euh, mais par contre, on a dit qu'il y a une différence entre... Trop de soleil est passé, il y a une fine ligne entre les deux. Donc, s'exposer trop au soleil n'est pas recommandé. Il y a quelques avantages, par contre, si on prend du soleil régulièrement. Euh, le soleil est une bonne source de vitamine D, ce qui peut aller à vous garder en santé. Ça peut aussi euh, fournir une protection contre certains types de cancers. Prendre un petit peu de soleil, évidemment, pas trop. Et ça peut améliorer votre humeur. Ça, je pense que c'est évident. Quand il fait soleil, on est plus de bonne humeur que quand c'est la première neige et qu'on se défoule sur Facebook. Ha <rire> Et ensuite, les dents qui tombent, c'est notre... Euh, Est-ce que c'est notre... Euh, non, c'est ça. Encore une fois, ça tombe sur un autre palmarès. Ah, les dents qui tombent. <rire> les dents qui tombent. Ça, c'est bon, ça. Ça des bonnes choses. Ben ça veut dire que c'est en train de vieillir. Hein? <rire> Donc, c'est là-dessus que ça met notre top. Vous allez vieillir et vous allez peut-être, un jour, si vous êtes chanceux, mourir. Peut-être. Mais essayez de pas trop heureux. <rire> <rire> oh, voilà pour ce parler, ça par reste, c'est des choses qu'on pense mauvaises mais qui sont bonnes finalement. Oui. Et euh, on va faire une deuxième partie tantôt, ce sera euh, 15 faits fascinants sur les tâches de rousseur. Mm -hmm. Intéressant. Mais avant ça, mange l'ours mange. <rire> ça va peut-être réduire tes chances de mourir. Peut-être. il paraît que oui. Moi, je suis terrifié d'rivière. Je les j'entends tout ça. <rire> sur la piste. Terrifié, terrifié <rire> de « mange l'os rousseux, mange ». Ils ça répéter des affaires, eux autres. Ben oui, c'est des doubles. Ça réduit les risques de mort. Oui. <rire> Toujours dans son foutu pâmarès, on fait le top des faits fascinants sur les taches de rousseurs. Vous savez comment je suis fan de taches de rousseur Oui. Je pense que je m'en cache pas du tout en onde. Euh, Saviez-vous que les taches de rousseurs, en fait, quand les personnes qui ont des taches de rousseurs passent du temps au soleil, leurs taches de rousseurs peuvent se multiplier Donc, si vous voulez pas augmenter le nombre de taches de rousseur votre figure, votre visage, se faire bronzer est une mauvaise idée. Oui. fond. Et euh, portez toujours aussi de l'écran solaire. Moi, j'aime ça. Bon, portez-en en plus, même, s'il si faut. <rire> portez-en en plus. Portez-en en plus. <rire> c'est l'accessoire du moment. C'est de la mode. Oui. Trending on Twitter. Euh, un autre mot pour une tache de rousseur, c'est un éphélice. Et la forme plurielle, c'est éphélides. Donc, si tu veux avoir l'air intelligent en parlant de taches de rousseur, éphélice. Super. Ensuite, c'est pas exclusif aux roux ou aux rousses. On pense évidemment qu'ils ont la plupart, beaucoup de taches de rousseur, ce qui est en fait, j'imagine, pas mal euh, un cloutère de base. Ouais. C'est exactement ça. Mais c'est pas seulement eux. Euh, c'est de la peau euh, assez euh, pâle. Donc les gens avec de n'importe quelle couleur euh, de cheveux peuvent avoir des taches de rousseur. Et euh, même, je dirais, peu importe la, la couleur de peau, parce que j'ai vu des personnes avec la peau plus foncée avoir des, euh, des taches de rousseur. mais bon. Ensuite, euh, les taches de rousseur sont euh, vides de tout cancer contrairement à leurs euh, leurs amis les petits euh, les euh, comment les graines de beauté. beauté les grains de beauté donc les taches de rousseur ont zéro risque de devenir cancéreuses qui donc si euh, tu penses avoir une plus grande chance de cancer à cause de ça ben tu tort ensuite de ça les taches de rousseur peuvent perdre dans, en couleur avec le temps donc on a dit tantôt que ça se multipliait ça pouvait noircir quand on s'expose au soleil mais en fait ça peut lorsqu'on n'a pas trop de soleil dans sa vie ça peut devenir beaucoup plus pâle et euh, c'est pour ça que certaines euh, certains visages avec taches de rousseur vont perdre un petit peu de leur point euh, pendant les mois d'hiver. Ah ben voilà, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, les taches de rousseur sont génétiques. Hum, c'est déterminé par tes gènes. Euh, donc, le nombre de taches de rousseur sur une personne est génétique. Et les ré ces résultats, euh, c'est un résultat, oui, de la mélanocortine 1, le récepteur MC1R, le pour la variante de, du gène. Et là, évidemment, c'est des termes super techniques que je comprends pas, mais ça vient de exactement <rire> là. Si c'est dans votre famille, c'est ce que ça veut dire, on a compris. Ensuite euh, donc on a parlé de défilises, les éphilis. Oui, tantôt c'était la forme la plus commune de tache de rousseur mais aussi un autre type qui s'appelle l'antigène, c'est plus foncé. Euh, et ça ne devient pas plus pâle pendant l'hiver Et ces lentigènes-là vont souvent euh, Apparaître sous la forme de Sunburn freckles, donc taches de rousseur De soleil, tu quand on va trop au soleil euh, C'est des, des points noirs et irréguliers Qui vont se montrer sur le dos et les épaules Pendant ou après un brûlement euh, Dans le fond, un, un coup de soleil Un coup de soleil Euh, ensuite on parle de ce qu'on appelle les sun spots ou les liver spots euh, donc c'est ce qu'on voit souvent sous la sur la peau des personnes âgées, c'est une forme de l'antigénèse, l'antigène. Donc euh, ça va arriver après plusieurs années au soleil et euh, ça ne deviendra pas le plus pâle pendant les mois d'hiver non plus. Euh, ça apparaît surtout chez les vieilles personnes mais c'est pas toujours un signe d'âge, donc ça peut apparaître quand même un petit peu plus tôt. Euh en de ça je vais en sauter quelques-uns parce qu'on manque de temps un petit peu. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de taches de rousseur. Ah, hmm, il y en a qui aimeraient ça en avoir. Pas de gêne. Mais il y, y a pas de gêne. Il y a de la gêne, n'est pas de peser. Oui. <rire> Donc ça peut arriver sur plusieurs sortes de gens mais y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas en avoir. Donc même si on passe beaucoup de temps au soleil euh, dans le fond euh, si vous n'avez pas ce, ce truc là dans vous ben ça va rien donner finalement. Voilà. Et de toute façon on dit qu'encore une fois aller trop souvent au soleil, c'est pas bon pour votre peau. Ensuite, les grains de beauté, ben, comme on l'a dit, c'était pas des taches de rousseur, euh, malgré ce que certains en pensent, ça dirait. Moi, j'ai jamais pensé ça, mais ça se peut. Euh, même si c'est souvent localisé sur la figure, sur le visage d'une personne. Donc, une, une gra un grain de beauté, en fait, c'est un euh, mélanocytique névus. Et euh, donc, euh, c'est ça. Super. Oui. Ensuite. Ne pas confondre. Ne pas confondre les deux. Euh, ensuite, tiens, si vous aimez vraiment pas vos taches de rousseur et que vous voulez les, les rendre plus pâles, il y a quelques options. Encore une fois, on ne conseille pas. On a déjà parlé un petit peu dans les extraits d'assemblage. Oui. On ne fait pas ça. Euh, donc, à part se si les faire enlever au laser, ce qui peut être assez coûteux et une très, très mauvaise idée, à mon avis, tu peux utiliser du jus de citron pour euh, lentement faire parler ça. <rire> non, non, non. Euh, quelques vedettes avec des taches de rousseur, tiens. Hein? Pas, pas pire, ça. Emma Stone, Megan Fox, Alexis Bledel, euh, Emma Watson, Evangeline Lilly, euh, Lucy Liu, Julian Moore, Rachel Bilson et Kate Moss, entre autres, ont des taches de rousseur. Hum, mm hum, merveilleux. Euh, ensuite, euh, on va avec le dernier, je pense. Attention, même pas. C'est assez pour moi, ça. C'est assez pour moi. J'aime ça, les tâches de avec des vedettes. Exactement. et Emma Stone. Ouais. Euh, voilà pour la chronique <rire> S'on foutu palmarès. Dans quelques minutes, la chronique Dans les coulisses de la luitre. Oui. On reçoit Tony de Break. Antoine Lacasse. <rire> ça a été long. Oui. Traduction. Traduction. mais oui. Le Google tu... Translate est lent. Oui. <rire> un d'œil <rire> ouvert, un œil fermé. La langue sortie, euh... les chiffres qui jouent dans ses yeux <rire> <rire> comme les signes de pièces de dessin animé. Ouais. <rire> Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQR. Le toujours à assemblage requi en ce lundi 11 novembre 2013 les Jean-Philippe Chaponou et Mathieu Plante et il est 8h3 dans le coin ici cette personne là que vous ne connaissez pas est 8h3. Salut 8h3, ça va bien Salut! Ah, tu es tellement en Donc, dans cette demi-heure, on va voir la dans les coulisses de la l'huître, la chronique sur euh, la ligue d'improvisation de Luc Oui, monsieur. C'est la ligue universitaire d'improvisation de trois si on veut dire dans l'ordre. Ça mm -hmm. fonctionne avec l'huître, tu sais, quand oui. euh, Mais avant ça, think of you, oh. Miss Mister. Hum! Mmh. J'ai fait ça en fin de semaine, là. Pensez à, à toi. À moi? Moi? moi We caught as your crotch Like some sick « Mr. I think of you » à l'assemblage requis. À 8 h 6 minutes. Oui, monsieur. Moi, d'après moi, pas de chronique de la lue, aujourd'hui. Je me fierais pas trop là-dessus. Si pas trop. Euh, ce qu'on va faire à la place, c'est euh, patiner, retourner en musique, euh, encore une fois. C'est ce qu'on fait de mieux. Euh, tantôt, on aura « C'est un fait », donc on va faire un « Extra long, c'est un fait », je pense, aujourd'hui. « Extra long, c'est un fait ». It's fake. It's it's a fake. C'est comme Céline Dion à la télé en interview aux États-Unis qui disait "I did that on a coup de tête oh, ». on tête. Tête. évidemment les connaisseurs le font semblant de comprendre parce que c'est Céline Dion. Oui, cute tater. Cute tater. Euh à part ça, en fin de semaine, j'ai écouté une petite émission de cuisine. Euh, food Network. Wow! Il euh, y a des postes juste de bouffe. Zest, Food Network. Zest, zest et Food. Il y en, en pas a un troisième aux États-Unis. Ah ouais? Moi, c'est uh, Cooking Channel. Oh! Hey, Comment <rire> ça? Je ne sais pas au ça. <rire> c'est un dérivé de Food Network. Pourquoi est-ce que tu deuxième chaîne 24 heures? Oui, mais moi, j'aimerais vraiment... Ben, tu sais, Zest, comme c'est bien, là, ça commence à être euh, peut-être un peu trop de reprises sur certaines bonnes émissions. Ah ouais, hein? Leur gros canon Oui, les gros canons. Ouais. Puis, euh, ben écoute, j'écoute ça, euh, c'est en anglais, c'est ça, Food Network. Puis là, euh, il faisait... Euh, c'était L'émission s'appelle Chopped. Okay, Donc, c'est une, euh, une compétition de télé-réalité style. Euh, oui, un peu. C'est à la manière un peu... Je j'ai pas, pas vraiment écouté, mais c'est comme les chefs, mais comme une émission. OK. Tu as quatre candidats, trois, euh, quatre, euh, trois services. Et puis, il en élimine un à chaque service. Puis, y, on, y ouvre euh, comme des, des paniers surprises. Puis là, il doit faire un plat avec euh, les comme 4-5 ingrédients qui a dans le dans le plat. OK, je pensais que quand tu parlais de deux trois services, là, je pensais vraiment tu sais qu'il y avait un filet, puis des tomates, puis il, il lançait casserole. Ouais, pourquoi Un os. Un os. <rire> <rire> non, non, c'est ça. Donc euh, tu sais mettons you've le open your basket. Puis le euh, mettons ils ont de la viande, euh, après ça euh, des affaires des fois qui se pas pas tout ensemble. Puis ils doivent euh, faire quelque chose avec euh, ça, mais ils ont le droit d'utiliser tout ce qui tout le reste aussi après, là, mais il faut que ça soit en vedette. Et puis euh, <rire> c'est en anglais puis je suis parce que c'était euh, ils fait une Euh, euh, quiche Lorraine <rire> euh, avec euh, après ça c'était servi avec un beignet beignet puis écoute c'était juste des termes francophones je trouvais ça euh, très drôle mais est-ce que c'était la version canadienne une version canadienne qui s'en vient de Chop je sais pas si c'est celle-là qui est commencée um, euh, en tout cas passe euh, écoute je vérifie Non non non ça va ça va, j'étais en train de regarder parce que tu m'inspires un petit peu en me disant tu sais euh, tu tantôt euh, fou network bah l'émission est évidemment en anglais là, tu sais. ouais. évidemment, ça. évidemment c'est ça comme pas le choix c'est fou network. Détrompe-toi parce que euh, je, je regarde très souvent et un petit peu trop à mon goût sur euh, sur internet les séries de Disney Channel France. Et savais-tu que sur Disney Channel Disney Channel France, ils parlent en anglais mais en français. J'essaie de trouver une vidéo là. Ah, Mettons, oui. euh, Tiens, on va prendre euh, on va prendre Le retour des sorciers de Waverly Place. Il une des, sé des séries que j'aime bien sur Disney. La, okay. la barre d'annonce française, OK? Sur Disney Channel. Excuse-moi, tu es sûr à l'expression. T'as-tu entendu? Sur Disney Channel. Que... Ouais. C'est comme ça qu'ils disent ça, ça, À la fin, tu vois. Séléna Gomez est de retour dans un épisode spécial. Wow, ça a l'air grandiose, cette affaire-là. Quand même, hein? Non, ben, bon. <rire> Euh, sur Disney Channel moi je trouve ça vraiment drôle sur Disney Channel Disney Channel c'est tellement prétentieux la chaîne numéro 5 oui. Disney Channel numéro 5 Et Ça sur... fait tu oui. Oui. Channel, Channel numéro 5 <rire> <rire> <rire> Bref, tu oui. fais ça Ouais, mais oui. Um, on va retourner en musique avec de l'anglophone cette fois-ci. On va l'entendre et on l'a entendu. Euh, en, fait, je, en fait, je pense à ça. On l'a entendu plus tôt aujourd'hui. On va la laisser faire pour ce coup-ci. Oh. Ça a l'air pas préparé de même, mais je pense qu'on l'a entendu dans, juste avant nous. Ah ben oui, c'est vrai. Juste, vrai. juste avant que, nous, comme nous autres. Nous autres, mais nous. en reprise. <rire> on se mêle nous-mêmes dans notre propre reprise. Ah, ça arrive. Donc à la place, on va aller entendre nos amis de chez MJT. Euh, oui, puis on, oui, on aurait pu quand même écouter celle qui était avant dans le palmarès. On oui. fait un bloc de deux avec ces deux là On a le temps en masse. OK, on fait ça. Donc, on va commencer. On reviendra les deux. On va revenir entre les deux, si tu veux. OK, parfait, c'est cool. Donc, on écoute pour commencer uh, MGMT avec uh, Your Life is a Lie. Je l'aime, cette chanson-là. Et après ça, Brighter Than Gold de, de Cat Empire. Je cette ouais. toune-là. Génial. <rire> on reviendra entre les deux, pour on fera quelque chose avec ça. OK, parfait. On ça des néchanel, là. Ouais. Your, your life is a lie. Don't say a word. I'll tell you why. You're living a lie, a lie tonight you deny, have a lie Wondering why, barely alive Count your friends, on your hands Now look again, they lost your friends Hold your breath, everyone left why, where the world, is that girl, who knows it's alright, to live in life, waiting die, not knowing that, your life is lie, wondering why, nobody likes, hollow inside, pit of delight, firing out. MGMT, your life is a lie. C'est bon, ça. on commence à être progressif. Hmm. Progressif, progressiste. progressiste. Libertarien, ouais. je pense. Quoi. <rire> <rire> ah, tiens, on a parlé qu'on le ferait jouer du Cal Empire, qui m'a inspiré un petit Il était deux fois. Deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Tu y attères ou pas encore là, t'as deux choix. Pense-y parce que dans notre monde, concept, c'est de le deux fois. Un point Il était deux fois, ou comme on pourrait penser, il était deux chats. Je pense que c'est des groupes, il y a deux chats. Oui, c'est deux chats. C'est Tommy Jerry, il y a une souris aussi, je pense. Oui, Tic-Tac. Il y a deux... Deux Tamias. Deux Tamias. Ils sont en train de voir font tête. T'as-tu vu les petites vidéos? Oui, c'est un Tamias, ça, ou une... Suisse? Un ouais Oui, c'est ça. Un... Il y a 15 ans, là, ça. Oui. oui, oui, oui. Mais bon. Euh, donc, il y a deux fois, c'est euh, le bloc où on fait jouer deux chansons d'un même artiste et ou groupe. Et aujourd'hui, vous l'aurez deviné par l'introduction euh, de la chronique tantôt, on va faire de Cat Empire. Oh! Mio! Mio, mio! On va entendre l'extrait qui est là en ce moment et l'extrait qui était là avant. OK. OK. Mix match. Mash-up. Euh, mais là, tu sais que tu mets la très haute, ça, ça veut dire que tout le monde va avoir une belle journée. Oh! Oh! <rire> oh. Ah ben c'est pour ça qu'on fait ça. Hein. Ben oui, ça. Donc euh, tout de suite euh, Brother than gold. Sur c'est fou. Ah Disney challenge, vraiment heureux. <rires> je vais faire ta journée. Là. Oui, ben oui, vraiment. Oui. Morning, two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 What none can dream But light calls it a lie And all the sinners Saints and winners Just wink and walk on by but Brando's in the forest And is in the flood the black swan makes their pirouette The God's cry from above And all the rain Keeps falling On bare feet in the mud is in the west west south with a freaking all the lights ride into creatures come down into the street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 deux pièces de, de Canepair qu'on vient dans « Il deux fois ». Oui. Mmh. Oh. On a eu « Wild ouais, »« Born to be wild <rire> animals ouais. ». C'est ça qu'on a eu. Oui. « Wild animals ». C'était « Brighter than gold » de oh. l'ancien succès. Ancien ah, succès. <rire> Il y a deux semaines. D Il y a deux semaines. On les oublie vite, hein, mais avec 40 chansons dans le paparès en tout temps. Non. Moi, je l'oublie pas. OK. « Tatouer je... sur le cœur ».« Tatouer sur le cœur ».« Tu manges mon cœur ». Oui. Oui. Euh, maintenant, tu euh, après il était deux fois où on passe de pièces d'un seul même artiste au groupe euh, on a oui. le temps pour retourner à une chronique qu'on faisait tantôt qu'on a abandonné euh, mais tu sais, que j'ai d'autres affaires de prévues pour ça, moi. Parfait. On va faire un autre son foutu pabarès. Génial. Sans trop évidemment, parce qu'il est même trop long. <rire> on vient avec le top des euh, couleurs que vous ne connaissez pas. Ok. <rire> ok. Ça va être bizarre de faire des couleurs à la radio. On disait qu'on ferait pas d'images trop, trop souvent à la radio, mais je vais vous l'expliquer en termes colorifiques. Parfait. Par exemple, un genre de jaune Euh, style... Euh... Attends, peu, ça, c'est l'image dans tête. Je m'excuse, je vais descendre un petit peu ici. Euh, le genre de beige que tu vois peut-être sur l'article euh, si tu tires dans les prochaines secondes, Jean-Philippe, sinon, oui, je euh, c'est sur assemblagerrequis.com. Sarkoline, c'est un genre de couleur, comme on dirait, peau, hein, si on dit plus vraiment, parce que peau, ça veut dire quoi? Il y a tellement de couleur de peau dans le monde. Là. Oui. Mais couleur peau, comme typiquement là bref. Euh, on dit que porter des talons hauts, Euh, de cette couleur-là, ça va faire que tes jambes vont avoir l'air plus longues. Et euh, c'est bizarre quand même. Et c'est aussi la couleur du manteau de cuir de Buffalo Bill dans le silence des agneaux. OK, nous dit-on. Eh ça, tu décrirais ça comme genre couleur peau pâle un peu peut-être. Euh, couleur euh, peau avec euh, tendance rosée. ouais c'est vrai ça. Et ça s'appelle sarcoline. sarcoline. Sarcoline. Ensuite, la deuxième couleur, c'est le coquelicot. Ouais. Qui est un genre de rouge orangé, je pense Belle couleur On pourrait dire, oui, c'est assez joli euh, Coquelicot, donc évidemment pour la tête de la couleur du même nom le, De la fleur du même nom euh, Et puis ça sonne aussi, nous disons, comme un euh, prénom de bébé de vedette Coquelicot ah. <rire> Je sais pas Ensuite, la troisième couleur, c'est le Smaragdine C'est un genre une maladie de... Oui, ou un, un vilain dans euh, les schtroumpfs oui. Smaragdine Mais bref, c'est un genre de vert euh, bleuté Mais pas trop Ouais. C'est assez de Noël comme vert style. Genre. On dirait une salopette des années 90 euh, <rire> ou un pyjama. Mais bref, euh, Smaragdine, c'est un vert émeraude. C'était d'ailleurs la couleur pantone de l'année en 2013. Si tu te rappelles, on est allé voir sur le site de pantone et on oui, a une couleur vrai. de l'année. Et c'est d'ailleurs, je crois, la couleur de l'agenda de l'AGE cette année. Exactement. Parce que chaque année, il prête la couleur pantone de l'année pour être en mode. Oui. On aime ça, dans l'air du temps. Ensuite, euh, quatrième, c'est le Mikado. C'est pas un jeu, ça? Le Mikado? Oui. C'est un moitié-moitié, le, mi le Mikado. Le Mikado. <rire> euh, c'est un genre de jaune moutarde euh, tournesol plus. Mm -hmm. Genre, mettons. Ouais. Euh, c'est un empereur japonais, une opéra comique et aussi un jaune assez euh, assez puissant. Oui, c'est un jeu. Oui, je savais que j'avais déjà joué à ça. Wow, le jeu est-il nommé en honneur de la couleur? Euh, non, non aucun rapport. Écoute, si tu me laisses trois secondes, ben, ben, je, je te ça ça. en plein milieu de, de chronique. Ah, vas-y, vas-y. Vas c'est un, un jeu d'adresse qui peut se jouer de 2 à 6 joueurs. C'est des baguettes comme un peu des baguettes chinoises. Euh, ils font à peu près 20 cm de de de longueur. De profondeur. Oui. <rire> Puis euh, le but dans le fond c'est euh, tu tu les tiens ouais. tout ensemble ah, tout le oui! paquet, tu laisses tomber les spaghettis dans, dans le charron. Oui, exactement. Puis là le but c'est de les ramasser sans faire bouger les autres baguettes. Puis euh, celui qui ramasse le plus de baguettes, il gagne. Génial, c'est ouais, c'est ça, c'est un jeu de ménage finalement. <rire> ouais. <rire> c'est comme 52, Raman, 54, 54... Oui, ouais, ça dépend si tu mets les as, les oui. règles pour le cœur, les cartes d'instruction. Oui. <rire> Ensuite, moi, je traduirais la prochaine sous le nom de glauque. C'est glaucus. C'est un genre de bleu acier, comme j'aime beaucoup. L Une de mes couleurs préférées, c'est bleu acier. Euh, mais bref, glaucus euh, euh, est devenu le nom de cette couleur en 1671. Ça décrit euh, un genre de bleu gris, bleu vert euh, qu'on retrouve, entre autres, sur les raisins. Et, okay. euh, Plum, c'est des pruneaux, ça, je crois des pommes, des encore des prunes, des prunes hein. Bravo. Puis tu sais c'est quoi de faire sans des prunes puis prunaux Bah c'est pas la même chose. La grosseur, c'est pas la même chose. Non. <rire> mais ben. des prunes c'est le, le fruit, hein? des pruneaux euh, c'est des pruneaux. C'est aussi des fruits non Oui, mais oui, mais c'est pas pas plus petit, puis ça donne envie de. Ouais. Okay. Ensuite, la couleur wenge, w e n g e. Ça on décrire ça comme un genre de brun mauve. Brun mauve. Ouais, on oui. dirait c'était ouais. Si tu connais, si as déjà magasiné pour des meubles, apparemment que cette couleur-là est bien utilisée. Un brun foncé, couleur bois, un petit peu cuivré. Euh, et qui est très, très classe, si on veut. Et ça vient d'un arbre qu'on appelle Milite, le Miletia Laurenti. Euh, C'est euh, la couleur d'origine de, ce, de cette couleur-là. Bref, super. Mm -hmm. Ensuite, euh, Fulvus. F-U-L-V-O-U-S. C'est un genre d'orange... Euh fondu, un peu comme un Crème Sécule fondu avec, euh, mélangé avec de la crème glacée vanille. Oui, peut-être. ouais Je trouve <rire> que ça ressemble à vraiment une crème de carotte très foncée. Oh, J'ai oui. peut-être un petit creux. Peut-être, mais non, <rire> ça déquit très bien. Euh, donc C'est euh, la couleur de des plumes de certains euh, hiboux, entre autres et canards. C'est un genre de brun jaune. Ensuite, Zanadou, on dirait le nom d'un extraterrestre dans un film de science-fiction. Ouais. Euh, C'est encore un autre vert très Noël, mais un petit peu plus fade et quand même assez foncé. Euh, c'est une ville chinoise ainsi qu'un musical, un flop des années 80 <rire> et la couleur euh, gris-verte d'une feuille de philodendron. Bon. Zanadou. Ensuite, toujours dans le panarasse des couleurs que vous avez peut-être jamais entendu euh, parler d'un, <rire> c'est euh, le fallu Oui. <rire> un humoriste euh, coloré. Coloré, oui. <rire> euh, donc C'est un genre de rouge très foncé qu'on trouve dans les fermes de fallu Falu. Euh, c'est nommé en en, en honneur d'une ville suédoise de Falun, Euh, où il y avait des mines de cuivre. Mm -hmm. Hmm. Ensuite, 10 ressemble étrangement au fond du site, qui est un fond blanc. Oui, Donc, yes, ça, ça passe quasiment inaperçu. C'est comme un genre de coquille d'œuf. Oui, blanc dirait. cassé. Blanc cassé, au oui. Chez Sico euh, et autres. Ouais. <rire> Donc, euh, c'est ça. C'est euh, genre ivoire, si on veut. L'ivoire n'est pas complètement blanc. Ça a une petite, teine, une petite teinte de jaune ajoutée. Donc, on appelle ça éburnéant. E-B-U-R-N-E-A-N. -E Ensuite, amarante. Avec un TH à la fin. Un genre de rose rouge. Qui donne mal au cœur. C'est très flash. Oui, vraiment. mal aux yeux. C'est euh, trop néon pour moi. Euh, donc, euh, la l'amaranth n'est pas seulement une plante. Seulement une plante. Il y a un T à la fin seulement. Euh, C'est une couleur aussi. Donc, le mot amaranthine. Euh, amarante euh, Aussi, un pigment. Euh, C'est ça. Bref. C'est un genre de rose rouge. Hum mm -hmm. Amarante. C'était le top des couleurs dont vous avez jamais entendu parler. Ça m'intéresse. Ouais, Tamarante. Amarante. C'est vraiment bon. <rires> euh ouais, non pas pire. On prend une petite pause, on revient avec Laurent Constantin. Génial. Ouais, Constantin et tout ça. Avant de finir, j'avais trouvé et tantôt j'étais tellement fier de moi d'avoir trouvé une chanson juste oui, avec ça. Vrai. Je l'oublier, je regarde mon winam puis je me dis attends un peu tu as bien visé. Voici tes key pour et favorite color. Ah. <rire> the brother talk, the, like the national ja yeah. pour la chronique Voyage au centre du campus avec Laurent Constantin à Assemblage requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui C'est fou. 89.1 Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. à 33 de retour à assemblage requi émission matinale en pièces détachées en compagnie de Jean-Philippe Chabot et Mathieu Plante. Oh que oui. Et on euh, cette demi-heure en fait va être euh, présenté par le service aux étudiants de l'UTA comme oui. on l'a dit. Mais je voulais dire aussi présenté avec et en collaboration avec et euh, de la part de et euh, retour de et ça fait longtemps qu'on n'y a pas parlé, fait que j'ai bien hâte de le voir. RSVP. RSVP, oui, accusé oui. de réception. <rire> Voici la rencontre santé et voyage au centre du campus. I used to own this town. Now it's all turned upside down I wish I could figure out <rire> Salut, Laurent! Hé, hey, bonjour! Oh, c'est génial, je, cette idée-là. Je m'ennuyais de ce classique-là. Se <rire> revoir toutes les semaines pour faire des bruits de loups, euh, c'est formidable. <rire> Donc, Laurent, on te reçoit pour parler de ta chronique dans le Zone Campus, voyage au centre du campus. Oui, euh, oui. oui. À chaque semaine, en fait, c'est pas toujours par rapport à la chronique, mais là, t'as manqué à se passer par notre faute. Ah, ben, on va mettre ça sur, euh, sur les vents, la, la faute des vents. Oui, oui. Ouais. les grands vents. <rire> ah. Le loup-garou qui ferait du vent. <rire> Donc, on parle de ta chronique qui va sortir dans le Zone Campus de demain matin mardi. Exactement, demain mardi, euh, la chronique Voyage au centre du campus qui se nommera Comprendre le transport étudiant, lettre à un maire qui roule vite. Euh... Oh! Oh, oh, petite épine! <rire> Alors, euh, pour, pour un peu, c'est une lettre que j'adresse euh, au nouveau euh, maire, bien pas nouveau maire, mais euh, tout frais, là, ouais, tout ouais. Nouvelle, Nouvelle, nouvellement, nouvellement mandaté, c'est ouais, ça. Oui, c'est bien dit, bien Exactement, dit. avec un, quand même un score de 50%. Oui. Euh, ouais. ouais. Alors, ça commence comme suit. Monsieur Lévêque, pour votre pour votre nouveau mandat, j'aimerais bien connaître vos priorités quant à la gestion des transports collectifs. J'espère que vous avez bien écouté les quelques propositions de vos adversaires parce que de votre côté, vous avez été discret à ce sujet. En ayant à l'esprit que l'Université du Québec à Trois-Rivières est certifiée campus durable, il va de soi qu'il faut se questionner sur nos modes de transport. Comment faire, monsieur Lévêque, pour penser les déplacements dans votre ville et son campus universitaire de manière durable en ne bétonnant pas davantage le campus, il est certainement possible de continuer à accueillir une population étudiante qui va en augmentant. Il faut d'abord bien identifier la population universitaire du campus. Elle regroupe des étudiants de milieux différents avec des besoins très variés. Il y a l'étudiant interurbain qui voyage de Shawinigan, Joliette ou de Repentigny à tous les jours pour venir à ses cours. Celui-ci se divise en deux sous-catégories. L'individualiste qui se déplace seul sans crainte de voir sa facture d'essence exploser et l'étudiant collectif qui s'organise pour faire le chemin accompagné. Il y a l'étudiant de proximité qui a décidé de s'installer à distance à pied ou de vélo de l'université afin de profiter des commodités et de réduire ses dépenses. Finalement, il y a l'étudiant périphérique qui habite au Cap, au centre-ville ou dans un autre quartier résidentiel. S'il sente de patience et de logistique, il prendra le transport commun. Sinon, il optera pour la voiture. Une pensée régionale. Évidemment, comment changer les mentalités et promouvoir le fait de se déplacer autrement. Extrêmement difficile avec un système de transport en commun mal communiqué et mal exploité. Depuis le début de votre règne, en gérant votre ville en vase clos, vous avez boudé la concertation régionale. Il est impensable de concevoir une bonne stratégie de transport sans consulter les villes environnantes. Il nous faut notre AMT notre agence mauricienne du transport, pour une meilleure concertation entre les différentes initiatives de la région. Actuellement, il y existe le réseau de transport de la Mauricie, mais il n'agit seulement qu'à titre de partenaire entre les différents services de la région. Au contraire, il faudrait qu'une agence chapeaute chacune d'entre elles, euh, chacune d'entre eux, peu importe, afin d'uniformiser le tout. L'agence permettrait aussi de réfléchir dans une perspective régionale et pas seulement municipale. Déjà existant à partir du ludoplex, le système de navettes et de stationnement incitatif doit continuer à exister. Il doit aussi se développer, tout comme les initiatives de covoiturage. Imaginez de tels stationnements dans les villes de Bécancourt, Shawinigan et Batisquian avec des navettes directes vers Trois-Rivières. Pourquoi pas? En se comparant à mieux. Si l'on compare Trois-Rivières avec d'autres villes universitaires similaires, soit Sherbrooke et Saguenay, Votre ville tire un peu de la patte en termes de fréquentation des services de transport. Pour une population de 130 000 personnes, Trois-Rivières a une fréquentation de 3 061 000 passagers par année. Saguenay a une population de 144 000 personnes pour une fréquentation de 4 855 000. Et Cherbourg une population de 157 000 personnes pour une fréquentation de 7 835 000. Ce qui donne un ratio de 1,4 quant à l'utilisation du système de transport en commun pour la ville de Saguenay par rapport à Trois-vières, et de 2.1 par rapport à Sherbrooke et votre chère ville. Oui, il y a une, une donnée qui vient fausser les chiffres. L'Université de Sherbrooke contient 40 000 étudiants contre 13000 000 pour l'UQTA. Malgré tout, Sherbrooke s'est donné le moyen de ses ambitions afin d'obtenir un système de transport en commun digne de ce nom. Chaque étudiant paie obligatoirement 29 dollars par session pour avoir accès aux services d'autobus. Imaginez une telle entente entre la STTR et l'UQTR. En payant 20 dollars par session, tout étudiant aurait un accès illimité au service d'autobus. En contrepartie, cela ferait un revenu supplémentaire d'environ 600 000 dollars par année à la STTR. Imaginez si, en plus, les étudiants du cégep de Trois-Rivières et du Collège de la Flèche embarquaient. Bien entendu, ce n'est pas n'importe quel étudiant qui se fait rajouter des frais obligatoires sans rien dire il faudrait que vous proposiez, en échange un siège sur le conseil d'administration, à un étudiant utilisateur. Je crois que la place donnée à votre ami qui ne prend jamais l'autobus n'est pas vraiment méritée. Aussi, pourquoi ne pas finalement implanter un petit terminus sur le campus? Avec l'argent récolté dans les poches des étudiants, je suis certain que vous pourriez enfin implanter un bon système de transport en commun. Toutes ces mesures, monsieur Lévesque, permettrait donc à la ville de jouir d'un certain dynamisme et d'envoyer l'image d'une ville étudiante et durable. De quoi faire changement avec l'image des derniers 12 ans, une ville d'histoire et de culture chômeuse et endettée. Et voilà. <rire> c'est de revirer un slogan à l'envers. Ça marche euh, bien, oui. je le sais. <rire> euh, donc, si on reprend ça dans l'ordre un petit peu, là, bon on a parlé étudiants qui habitaient loin et qui doivent euh, prendre leur voiture. C'est pas encouragé. On aimerait ça, justement, qu'il y ait mm -hmm. un peut-être une petite euh, communication entre les villes pour que les gens puissent prendre une navette de ville en ville. Et après ça, venir dans le circuit de la CTR, c'est ce qui est compliqué. Là, si on veut passer d'une ville à l'autre... Oui, mais c'est compliqué ah, que parce que souvent, par exemple, il y a des gens qui font venir, euh, comme je disais, de Joliette ou euh, de Repentigui ou même euh, de Drummondville, Victoraville, mais euh, la plupart des, des services de transport euh, interurbain les plus populaires, c'est entre Montréal et Trois-Rivières. Donc, si quelqu'un euh, est dehors à Potigny, souvent, ce serait ben, de revenir à Montréal pour se prendre l'autobus à Trois-Rivières. Donc, c'est quelque chose de compliqué. Donc, en mettant, euh, je sais pas, des stationnements incitatifs à l'extérieur de la ville, euh, tout le monde pourrait se stationner là et ensuite euh, se diriger directement soit au centre-ville de Trois-Rivières mmh. ou soit à, à l'université carrément. Donc, de créer un peu euh, euh, une certaine cité étudiante. On a vraiment euh, un beau quadrilatère à Trois-Rivières qui est l'université, le cégep de Trois-Rivières, le collège de la Flèche, puis en plus, on a le, le CHRTR, le, ouais. le centre hospitalier qui, qui est le plus gros employeur de Trois-Rivières, donc... Il y a moyen de créer quelque chose euh, d'intéressant. Ouais. Euh, je pose une question, je ne sais pas si tu connais la réponse. Est-ce que tu sais si la navette qui va de l'UQTR au Ludoplex est beaucoup utilisée? Parce que je vois quand même pas mal de monde la prendre quand je prends un autobus. Euh, oui, elle est quand même assez utilisée. Il euh, y a une bonne euh, fréquence aussi des déplacements ouais. à, aux heures de pointe. C'est ce euh, qu'il faut. Aux heures de pointe, il euh, y a un autobus à tous les 10 ou 15 minutes. Donc, euh, pour ça, c'est utile. Ouais. Ouais. Et aussi, le, le service express bus que j'ai commencé à avoir un petit peu plus de publicité par rapport à ça, euh, où tu peux prendre euh, Carrefour euh, jusqu'aux rivières d'un coup sec sans faire d'arrêt entre. Oui, c'est sûr et, que c'est intéressant. Mm -hmm. euh, c'est ce qu'il faut que, le, que la CTR fasse pour mm -hmm. fonctionner. Parce qu'en ce moment, euh, ils se demandent pourquoi il n'y a personne qui prend l'autobus. C'est euh, parce que le service est, est aux demi heure ou même aux heures passées, mm -hmm. 6 heures le soir. À un moment donné, je euh, pas faire grand-chose avec ça. Euh tu dit à la fin que ça allait ramener un... est-ce que tu levé la 놓고 excuse-moi je pense que tu levé Ah, pas de <rire> J'ai pas de question que qu'on pourrait charger à tous les étudiants un certain prix dans leur euh, dans le fond euh, qui est avec les autres affaires que tu payes dans oui, la session. Oui, comme quand ça? on paye un peu euh, le pour carte, le journal, pour ouais. la radio, pour le sport, non, je sais des exemples. Mais <rire> si payait mettons un certain prix par session, euh, tu dis que ça allait ramener un revenu euh, revenu de plus à la CTR, mais en même temps faudrait aussi enlever le, les 5 dollars que tout le monde utilise euh, en ce moment parce que on peut payer une carte de la CTR à 5 dollars par mois pour les étudiants, c'est bien ça si me Oui, me oui, c'est ça exactement, c'est un peu le avec ça que j'ai fait le calcul du 20 dollars par session. Si on calcule qu'une session c'est euh, 4 mois, ouais. euh, c'est 20 C'est ça, ça serait 20 dollars. C'est pour ça que si j'ai pris en comparaison le 29 dollars de l'université Sherbrooke, mais ça c'est un peu ridicule d'en offrir. Ça coûte autant ici à Trois-Rivières, qu'on se dit que le système est pas encore autant compétitif et euh, qu'actuellement on peut l'avoir à moindre coût. C'est juste Euh, comme de, des fois dans, dans un bon état providence, on peut dire, euh, <rire> en récoltant un beau euh, un beau montant d'argent en commun, on est capable de, de réaliser de, de bons investissements, de réaliser de, de grandes choses. C'est quand on, on a des initiatives un peu, oui, on a des rabais, mais personne se sert de ces rabais-là ouais. parce que le service est pas bon. Donc, d'une certaine façon, en rendant ce, cette, cette mesure-là obligatoire, on serait capable de, de faire de quoi? De, de Pour le bien commun. Oui, pour le bien si commun, on... exactement. Merci. Wow. Merci à toi. C'est fait entendre. plaisir. donc euh, Cette chronique-là va être euh, demain, mardi, euh, dans le zone de campus. donc yes. euh, Bien entendu, seulement une chronique de, de 800 mots. J'aurais pu euh, <rire> parler de, de bien d'autres initiatives quant au transport en commun. Euh, personnellement, euh, moi, je suis plus un, un piéton. Euh, euh, en quatre ans d'université, euh, j'ai eu des, trois ans piétons pour euh, faire l'aller-retour campus. Il euh, faut, faut vivre cette expérience-là à Trois-Rivières de de vivre sur sur, sur un campus. Sur une, tout à fait. résidence, euh, tout appartement. Moi, j'ai été piétois longtemps et ça me en fait. manque pas. On se <rire> <fait. rire> <rire> Mais oui, <rire> ça me manque pas tant. Euh, donc, Laurent Constantin, euh, oui, ils ont le campus et ils ont le campus.ca à partir de demain aussi pour ton article. Oui. Et à chaque semaine, ici à 100 ans même s'il n'y a pas de chronique dans le journal, euh, juste sur deux semaines, dans fond, euh, tu as fait une autre, euh, disons, un accessoire un petit peu... Euh, Ouais, ou oh, que je commence l'actualité Exactement. Laurent Constant voyage au centre du campus. Merci. Eh bien, merci beaucoup à vous. <rire> euh, nous on continue en musique avec Lila Dissa. Oui, parce que si ça va pas bien avec les bus, ben on va déménager au Tennessee. Hein? Oui. Si c'est à Dieu. C'était à 20 secondes de voir Jean-Philippe s'étouffer. <rire> à 20 secondes, c'est long. Oui. De voir, impossible. Impossible. Foutaise! Mathieu, ça va pas bien? Foutaise! Calomnie! Donc, t'es oui. allé manger à des pâtes hier dans un restaurant de Trois-Rivières et oui. t'as rencontré quelqu'un qui ressemblait à un, à un de des C'est oui. ça. Oui. Ici, au zone campus. C'est oui de voir ça. Euh, on lui a demandé quand même. Oui. J'ai demandé. Ben, tu vas voir tantôt dans c'est un fait et euh, ça donne drôle euh, qu'on en parle parce que j'aime beaucoup parler de ce samedi plus tard à l'émission à la place de faire du contenu là. De... Oui oui. Euh, tantôt il va voir euh, un fait sur euh, le nombre de gens qui te ressemblent sur la planète. Okay. Parce que c'est y a une étude qui a été faite par rapport à ça. Faut savoir euh, c'est intéressant c'est ça. J'en bon, dois voir ça pour en revenir à ton histoire. Ben pour... euh, écoute euh, à mon histoire tout à fait non punchée. Euh, comme d'hab euh, Comme d'habitude, ben oui <rire> Comme d'hab, yo Yo, c'est Fred, t'es donc bien Fred, ouais, Fred. <rire> oui, ça ça ouais. Ben oui, c'est ça qui ressemblait à quelqu'un qu'on connaît C'est pas euh, mal tout ouais, Mais l'autre fois, à un autre bar, en tout cas un autre endroit On avait aussi vu quelqu'un qui ressemblait à cette personne-là Oui, personne -là, mais, là on, mais ensemble, là on était ensemble cette fois On était ensemble, et il y avait l'air comme de, de, de, du frère plus âgé Ou encore de l'oncle ou du père oui, De euh, cette première personne-là Oui, vraiment c'est vraiment étrange ouais, On le voit partout C'est ça J'ai une autre anecdote C'était euh, j'ai un peu la télé en fait c'est même chose ouais. que des fois c'est rare que je fais. Puis euh, c'était Austin Power qui jouait. <rire> je sais plus à quel poste là, peu importe. <rire> Puis euh, je me souviens quand c'est sorti, c'était le premier en 97. Tu sais je trouvais ça drôle. C'est vraiment des gags euh, faciles, hein? vraiment, <rire> c'est incroyable. Mais ma copine trip vraiment sur les Austin Powers, euh, elle essaie de me faire écouter euh, mais en français. Oh oui. Et pour moi, ça tombe mais complètement plat ouais. en français. Complètement. Pas capable. T'es allé d'entendre poupées tout le temps? Tout le temps, c'est ça. <rire> ouais! Je pense qu'en anglais, devrait être drôle. Mais tu sais, c'est Mike Myers. Oui, ouais. Ça se du mal, du Mike Myers. Oui, quand même. Des jeux de mots. Des dents croches. Des dents croches. <rire> non, des dents croches et costumes, ça serait traduit assez bien en français. Oui, Mais le <rire> langage, en tant que temps. <rire> ah. Bref. mais c'est ça, c'est ma petite, euh, ma petite euh, parenthèse du jour. Segment euh, Segment télé! <rire> J'aime ça quand tu fais ça. <rire> mais contrairement à la croyance populaire, ça vient d'où ça? Euh, Sûrement les gens en sarreau là, qui font semblant d'être docteurs pour nous vendre des affaires. <rire> uh. euh, on retourne en musique. OK. Oui, on a rien à foutre pendant encore un petit 10 minutes, mais après ça, ça va être c'est un fait extra large, super size edition, fait que faut en profiter quand ça passe, ces Comme affaires la pizza. La pizza Oui, c'est pas une large. bambino. Non. Bambino, bambino... <rire> c'est la chanson dans OSS 117. OSS 117, ouais, Bambino, okay. rapidement. Je te fais confiance, là, euh, là. Fais moi. Fais-moi confiance. Je te fais confiance, parce que c'est pas bon. T'as jamais vu ce film-là? Jamais vu ce film-là. Excellent film français. OK, bon on écoute ça, puis on, euh, on s'en reparle. OK. okay. <rire> je... C'est très bon, mais écoute à la radio, je sais pas à quel point ça va, ça va puncher. OK, bon on va voir, hein. Ben, quand on... Soyons fous. C'est fou. C'est le roi de la fin, поряд que nois mal aunque el día questandré busquer escuchar League Traveció En todos nosotros les worries de Makar Abrándros didn't carece between them cessor en el mundo sobre el dia donut se van Té l'hab'nez-yem, bé l'amant d'o'lil Yavou li bambino M'o'zicrache a l'neu b'ha'l'ha O'plouak i mariax d'anil Rani, rani, i b'eson Yavou li bambino Fem i wesh ratat d'bena L'azem roya yop t'ensei Chabit-mais-mais-mais-gèl-bou-l-bou Oufi-bé-ri-ra-got-lou Delo-li-vou-l'inn les étoiles fèciels d'alou. Partons d'ici. Les musiques et les seules y sont malades. A bitrelli a goulbou. Ouf et béri raccadou. Quelle ollevou les barboules. A bitrelli a goulbou. Ouf et béri raccadou. Les étoiles d'alou. A bitrelli a Tu me dois des explications pourquoi est-ce que j'ai fait jouer ça <rire> Oui. Écoute, ça c'est plutôt toi qui dois me dire ça. Ouais, j'avoue. Mais euh, euh, ça vient du film OSS 117, le, le premier qui est sorti. Euh, il y en a deux? Euh, oui, il y en a deux. Il y a euh, Rio ne répond plus qui est le de deuxième et le premier qui est Comment Oui, le caire, ni d'espion comme dit comme si sûr elle aurait recherché. <rire> Merci recherchiste. <rire> Donc, euh... très bien recherchiste. je dis au film n'est pas faire exprès. Euh ouais, ça ça c'est un film français et dont l'acteur principal les gens du jardin, acteur que vraiment que j'adore qui est, qui est excellent et puis c'est un peu une parodie en fait c'est une parodie de tous les euh, un peu les James Bond c'est espion ouais. euh, vraiment puis c'est écoute visuellement c'est excellent c'est tourné euh parce que j'ai écouté le, le, le making-of qui, qui vient dans le DVD toi qui aimes euh, écouter les bonus les bonus c'est moi j'aime mieux les bonus que le film de biseau euh, ouais, voilà donc euh, j'ai écouté un peu le making-of puis il y a vraiment une grosse recherche qui a été faite pour le tourner un peu comme vraiment c'était si vieillot tu sais vraiment avec les angles de caméra de, oui. de, de, de vieux films d'espionnage le grain euh, du film euh, exact ouais. avec euh, la, la couleur un peu il ouais. y a comme un filtre euh, qui, qui est rajouté et puis euh, écoute c'est de l'amour de, de, de l'humour complètement absurde tout le temps tout le temps tout le temps et puis dans le fond dans cette scène là qu'on qu vient d'écouter la chanson où il chante euh, Bambino Bambino <rire> ben c'est que euh, il doit il doit passer inaperçu dans une réception e euh, qui est, puis il est en Égypte et puis la, la meilleure façon qu'il trouve de passer inaperçu c'est de prendre la place du chanteur <rire> de, de l'orchestre ni vu ni connu, ni connu mais <rire> les gens embarquent super gros dans son, dans, dans, son, dans sa chanson tout le monde est comme oh c'est bon puis euh, il vient une vedette c'est le bambino ça peut rire c'est ça de ce de ce genre de de de situation dans les films d'espionnage dans le temps Fantastique, on écoute pas mais assez de chansons de films et d'émissions de télé dans les Mais ouais. vraiment Mathieu, je te... toi qui a l'humour absurde oui. vraiment je te, je te suggère ce, ce film là, film français. tantôt il me dit genre ah, c'est bon même si c'est français ou genre tu vas aimer ça même si c'est un film français. Eh, tu fous pas. Mais là des fois les trucs français, vous, balle, <rire> c'est des personnes françaises, <rire> mais non les trucs français ça. Va. Oui, donc ben, écoute à, à écouter vraiment là euh, euh, je te suggère, je vais te les prêter. Parfait. Oui, c'est 117, noté. Bon, oui, le 1 et le 2. Both of them. Oui. Merci, Jean-Philippe. OK. Euh, maintenant, on va entendre Dancer Bones. Aucun lien à faire. Voici Sleep Sick. Sur ces fous. 89, tu l'écouteras en mangeant des ribs. Dancer Bones. Des méchantes grosses ribs. miam. Miam, miam, When the phone called the king Swept me like a tiger For this heart to look And into the l'associé de Monsieur Jefferson, Lucien Bramard. Lucien, Gérard Moller, que vous connaissez déjà. En effet, ravi de vous revoir, Monsieur Bramard. Plaisir partagé, Gérard Moller. Raymond Peltier qui dirige la Sbep, la société belgo-égyptienne d'élevage de poulet. Notre concurrent et ami. Petit Raymond, bonjour, enchanté. Et enfin, Yévenie Sétine, il est éleveur de moutons. Mmh. Enchanté. Monsieur Bramard, cigarette Merci, j'essaie de commencer. Mademoiselle Merci. Permettez. Mais je vous en prie. ça serait pour moi une joie de vous faire découvrir les pyramides, monsieur Bramard. Ah, et pour moi, un honneur d'avoir un tel guide. Un philosophe a dit un jour, le mystère des pyramides, c'est le mystère de la conscience dans laquelle on n'entre pas. Les pharaons se faisaient enterrer avec leur serviteurs. Lorsque l'on meurt, souvent, on voudrait que tout s'arrête avec soi. Mais c'est le cycle même de la vie. Lorsque quelqu'un ou quelque chose meurt, quelqu'un ou quelque chose n'est ailleurs. Nous tentons d'oublier que nous sommes des animaux, mais la nature nous le rappelle, parfois cruellement. Des scientifiques font des expériences sur des mouches throsophiles, parce que la structure de leur cerveau est extrêmement proche de la nôtre. Le cheval ne voit plus grand que nous sommes avec son oeil déformant. Ce n'est que grâce à celle-là que nous l'avons domestiqué. C'est notre oeil, notre regard, qui nous dicte notre façon d'agir par rapport aux autres. Mais on peut être myope. Oh. L'aveugle ne voit pas. Il ressent. Et paradoxalement, il voit. Si le chat a la queue verticale, ce qu'il est en confiance. Et le cul des jottes a une jambe qui le démange encore Quand une femme change d'homme, elle change de coiffure. Il faut laisser pleurer un nourrisson quand il va au lit. Sinon, on sacralise son coucher. Mmh. On va boire un verre ou... On va bas <rire> mmh. Oui. Petit gaudet <rire> Euh, ouais, wow, c'est plus euh, OSS 117, c'est comme ASS 117 comme dans assemblageur. Oui. <rire> Des blagues de goût douteux. Oui, vraiment c'est creux le sens. Ah oui, c'est tellement un beau moment dans le film. Dur à croire qu'on a joué ça. Non, mais j'aime oui. ça le meme. Lorsque quand lorsque chat a la queue verticale, <rire> c'est qu'il est en confiance, Mathieu. m'tiens. une femme quitte son mari et échange de coiffure. Change de coiffure. Change de coiffure. <rire> Donc euh, voilà, c'est un petit euh, petit clin d'œil Wink, wink! Euh, euh... os 117. <rire> oui. Un film que j'adore. Pourquoi est-ce qu'on est venu à ça? J'en ai aucune espèce ouais, d'idée. Moi non plus, je sais plus pourquoi on est arrivé là. On réécouterait <rire> l'émission une autre fois. Espérons qu'on a du temps aujourd'hui. Oui. On va réécouter l'émission d'aujourd'hui pendant la dernière demi-heure. Parfait. avec nous. <rire> en accéléré. <rire> non, mais rester ça va un fait. C'est un fait, fait, fait. CFO U89 1 Assemblage requis est présenté par le Service aux étudiants de l'UQTR. toujours assemblage l'assemblage requis, l'émission matinale en pièces étachées. Lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Lui, c'est Mathieu Plante. Mm -hmm. Dans quelques minutes, c'est un fait, mais avant ça, panache. Oui. Léa, dans les magazines. Mmh. Alors, ah, elle 117, men! <rire> <Ouais. rire> dans les magazines de panache. <rire> oui, yes. Euh, tiens, euh, ce qui nous amène à... C'est un fait. Je suis un grand fan de l'utilisation euh, ironique de ce qui nous amène à... Ce qui nous amène à... Alors que rien nous a amenés vers... De retour de la pause. Oui, <rire> Par conséquent, en outre... Oui, non-obstant. Non non Donc, c'est un fait d'accorder des choses véridiques, véritables et vérifiables, mais selon Internet. Oui, toujours. Comme toujours. Donc, commençons avec ce fait très intéressant, qui a, et on en parlait plutôt dans l'émission, qu'il a au moins 6 personnes dans le monde qui te ressemblent exactement. Et t'as 9% de chance d'en rencontrer une de ces personnes-là dans ta vie. 9%? Ok. Fait que, euh, fais attention et euh, habille-toi comme il faut pour porter sous-vêtements propres. Oui, <rire> non, parce que quand ça va arriver, ça va arriver. C'est ça. Est-ce que tu penses que, euh, tu sais, là, ça dit 6 personnes qui te ressemblent euh, dans le même sexe? Parce que peut-être qu'il peut y avoir une personne qui est de l'autre sexe qui te ressemble aussi et là, c'est deux personnes qui se ressemblent. Ça pourrait euh, faire bizarre. Oh. Mais, euh, ouais, ça, ça dépend sur quoi la ressemblance. Vraiment euh, complet <rire> Non, pas, pas l'entre-jeun. <rire> <Non, Alors, alors, rire> elle a un pénit, pareil, comme la mienne. Ben oui, regarde ça. Flak! <rire> <rire> non, euh, ben tu sais, des fois, tu dis « Ah oh, ouais, il y a un an de famille. Ouais. » Ça veut dire « Ouais, OK, ça ressemble un peu. » Grégory Charles je... est dans le coin. Ouais. « Un <rire> L'évolution de télé Grégachal Tu uh, uh, te perds Ouais là tu m'as perdu Mais écoute c'est pas grave Oui C'est très drôle Je te perds en tu fils perds en fils Drôle Oui Papa pa Papa <rire> Je peux-tu t'appeler papa Mathieu Pourquoi m'as-tu euh, quitté quand, quand j'étais jeune Euh je sais pas où je m'en aurais <rire> C'était quoi ça Je sais pas Qu'est-ce qu'on vient de faire là oh. ok Ah, ça, ah. Oui, <rire> absurde oui. 83% des gens font semblant d'aller bien Parce qu'ils veulent pas compliquer la vie des autres Avec leurs problèmes mm -hmm. Tu veux pas embourber les gens de tes problèmes Mais, Mais c'est euh, triste la vie, 83% Il ouais. n'y a personne qui va bien Je sais pas Oh. Papa! Que... Juste... Il y a 17% des gens qui vont bien, pour de vrai. Hey, « Salut, ça va? »« Ouais, toi? Je... Ouais. »« C'est pas vraiment pas, pas... Non, que... Que soit vrai. »« C'est sûr que 83% des gens ont déjà fait à semblant. Ah, »« okay, ouais, okay. Je pense pas que ce soit 83% des gens vont mal. Okay. »« Sur analyse, man. »« Ah ouais, écoute, aujourd'hui, je suis comme ça. <rire> » Un film qui dure deux heures, okay? un film sur pellicule, va utiliser 10800 pieds de film. » D'accord. Euh, si on inclut même pas les bandes d'annonce les, euh, les, les, les, les, les bloopers, les bloopers. Ça inclus, c'est dans, inclut, que... dans, inclut, ça, dans... Oui. Ouais. Mais 10800 pieds quand même de films dans le temps. J'imagine qu'il y a plus grand cinéma qui utilise du des bobines. Bon. Peut-être, je sais pas, je suis je suis pas dans le domaine ma peut-être. je pense que ça marche encore par bobine, sûrement. Ouais. Surtout on le voit quand on va voir des films quand que euh, tu vois une, une tache, moi ouais, mais tu vois une tache dans le coin de l'écran qui va te dire ça va changer, je le remarque tout le temps, ça me décroche, ça me fait décrocher crochets. Oh, que claque, quoi. Il euh, y a assez de restaurants à New York pour essayer un nouveau restaurant par soir pendant 50 ans sans jamais visiter le même restaurant deux fois. waouh hey, Aïe hey. aïe! Des fois, tu vas être déçu, par exemple. Oui, c'est ça. Puis des Parce fois, tu ça, vas cher. Ça compte les petits camions? Euh... Les food tracks, food tracks, c'est cool, ça. Euh, un homme a reçu une sentence de 12 ans en prison pour avoir tué et mangé le dernier tigre édo-chinois euh, en ah, Chine. Édo-Chinese un... tiger. Mais pourquoi il a fait Ça? Il pas. Mais non. Il ah, que c'était un tigre. tigre normal. Ben oui. Il me semble j'ai faim. Je suis faim de tigre, moi. J'ai une Cette brochette de tigre, tigre. tigre là, tu sais. Oui. Ouais. Ouais. Il vient d'écouter euh, Winnie l'ourson, puis comme j'en fais, « Ah, pas <rire> sur ta <queue>. <rire> <rire> <rire> oh. C'est maré. C'est tellement chic-kebab comme blague. Oh. Euh, Qu'est-ce que... Tig-kebab. Tig-kebab. Tig-kebab. Excuse-moi, j'essaie d'en faire une, mais ça pas marché. Puis la tienne est meilleure. Fait que je vais prendre la tienne. Mais oui, puis on elle n'est pas si bonne, si bonne. Non, non. c'est ça. Le calibre, bon, on est passé de demi-sous-sol. Je sais. Qu'est-ce qu'un publicologue ou publicologiste, dépendant? Un puni? Ça, c'est quelqu'un qui punit tout le temps. Ah, oh, merde. Puli, ok, puli. Puli, puli, tatatatata, ta, ta, ta, ta, ta, ta. petit, j'ai pas l'homme de neige, j'ai pas l'homme cologiste Ok, ça c'est quelqu'un qui analyse euh, les gens qui ont des camontaux. Euh, camontaux? pogné dans Dans puli. Oh wow. <rire> hey, je... c'est tiré par les poils de fesses. Hein? Oui! <rire> euh, donc, un puli ou puli c'est un expert en puces. Ok. Quand même, hein? Beau métier. beau métier. Moi, oui. un jour, je serai un euh, gars qui s'occupe des puces. Ouais. Euh, Savais-tu, là, on va s'embarquer dans un genre de les éphémérides. Okay. De classique, mais ce ne sera pas ça du tout. Euh, Savais-tu que l'album gagnant d'un Grammy, euh, Jazz from Hell de Frank Zappa, a reçu sur la pelte il un parental advisory un petit autocollant genre euh, fait attention c'est euh, c'est louche là. malgré le fait que c'était un album complètement instrumental oh et moi je la théorie la mienne c'est que Jazz from Hell en faire en faire euh, religion justement à cause du titre de l'album ah. mais là, tu l'as déjà vu quand tu vois le collant parental advisory bah oui je sais ça je la cache pas mais bon Friends Zap c'est l'album Jazz from Hell en euh, 1989 un nouveau magasin blockbuster ouvrait ses portes aux États-Unis à chaque 17h Ah ouais, puis là ils sont en train de les C'est ça la pelote. <rire> ben là, là, il veut y ouais. Non mais il est ferme pour de vrai c'est fini. Moi ouais, je sais, Blockbuster complètement la compagnie, c'est fini. Ouais. Euh, -ce il faut est-ce qu'il font encore la par la poste un peu comme Netflix faisait à ses débuts Ah, ouh. je sais pas. Mais en tout cas, c'est tout ce qui faisait depuis les dernières années, location par la poste. Ouais, ben c'était euh, genre tu t'abonnais pour mettons 10 dollars par mois ou 8 dollars et tu avais droit à un certain DVD par certain nombre de DVD par mois en de ton forfait et quand tu l'avais fini, tu le renvoyais et t'en OK. Comme Netflix là, en fond fait, Netflix à la base, c'est ça. C'est récent quand même le service de télé sur Ouais, J'étais pour dire, jusqu'à temps qu'ils découvrent qu'on pouvait faire ça par Internet. Par le web. Les intertubes. <rire> les intertubes. Euh, un œil humain qui est en santé, donc qui n'est pas daltonien, euh, peut distinguer 500 nuances de gris. Ah! C'est quoi le livre? C'est 50? 50? Oui. Moi? Ouais. Ben, là, il y a. 500. 500. C'est varié pas mal. Là. Il y a 8 à 0. Ouais. J'imagine, tu sais, chez les, euh, les compagnies qui fabriquent de la peinture, là, il y a tout le temps, genre... Euh, une couleur qui est nommée d'un certain nom. On a parlé dans une précédente chronique sur le super maraise. Il euh, y a autant un nom. 500 nuances de gris. Non. Ça doit être long. On des noms pour ça? Ah. Ah. C'est pas notre métier. Oui. Gris pâle. Gris pâlote. Gris, gris plus ou moins pâle. Gris oui. encore plus pâle qu'en Gris, <rire> gris papillote grippet grippet Plus j'y pense plus j'ai drôle. Fait on va l'appeler grippet. Oui, on va appeler grippet. Euh, les poissons rouges peuvent distinguer la musique de différents compositeurs. Ah, oh. l'un de l'autre. Les poissons rouges sont mélomanes. Ça, ils vont pas tu ton... Oui, c'est la seule station à... où oui. les vrais poissons pour mélomanes. Les vrais poissons rouges. C'est fou 89 fois. Donc bref, les poissons rouges, super. Ensuite, c'est drôle d'imaginer un poisson rouge, monsieur oh, Tchaikovsky. Oui. Ça va être une belle journée. Non. En plus, un poisson rouge, ça pas de mémoire euh, vive. Oui. <rire> non, ça n'a pas de mémoire à court terme. Oui. Après, genre, 10 secondes, ça oublie tout. Là. Fait que tu sais, tu imagines, c'est comme « Ouah! » du Tchaikovsky. « Ouah! <rire> » À tous les secondes, il repense. Encore! Encore! Oui. <rire> les vaches qui oui. ont des noms, d'accord? Donc, euh, poulish, mettons, et euh, grippet euh, Les vaches qui ont un nom. Et là, c'est une source fiable qui me dit ça. C'est une des seules sources fiables que j'ai dans ma liste. Euh, produit plus de lait que les vaches qui n'ont pas de prénom. OK. J'ai même accordé mes affaires là-dedans. Oui, mais... oui, ouais, je comprends. Ouh. Imagine, tu sais. Yo, grippette. OK, ben, je vais faire plus de lait parce que tu m'appelles par mon nom. Je suis en confiance avec toi. Ben oui, c'est ça. Tu me détends. J'imagine. Tu me mais, si tu l'appelais chérie ou euh, <rire> ma vache, <rire> ça, ça devrait marcher aussi. Oui. Euh, si ton iPhone manque de jus, d'accord, de jus, d'accord, et tu dans un endroit où il y a beaucoup d'oranges, oui. tu peux recharger ton iPhone si tu veux en le branchant style batterie citron comme on apprenait aux primaires oui, dans cours oui, de oui. science à 595 orange ok si tu branchais ton iPhone à 595 orange tu pourrais le recharger C'est okay. bon à savoir, hein? Oui, puis mettons le, que j'achète un jus Tropicana <rire> ou Oasis, okay. ou peu importe le, le nom. Pas Oasis, c'est de la moisissure dedans, ça fait que, OK. Puis, tu sais, mettons, ils disent euh, « oui fait avec euh, au minimum euh, 200 oranges. Okay. Tu penses -tu que je peux brancher ça direct <rire> dedans ou ça, ça marche pas comme Trois ça? » de jus ouais. d'orange, peut-être. On l'essaie ici? Ça prend moins de place. Professeur de sciences, on va appeler notre professeur de sciences euh, physique ou je sais oh. pas quoi. Oui, OK, parfait. c'est ce qui, donc, on devrait appeler? Non. Orange Orange. Oui, ah, le groupe Orange Orange. Oui. Je suis le héros. » C'est ça sort. que tu as fait après. Tu m'impressionnes, Mathieu. Tu m'impressionnes tout le temps. <laughs> Tu penses et puis t'interroges tu figes Et tu te demandes alors errer me suivre errer héros à assemblage rookie. Ouais. <rire> ouais. Deuxième partie de c'est un fait qui continue à l'instant et on commence avec des éléphants. OK Oui. Euh, la trompe de l'éléphant a euh, 105 peut avoir jusqu'à 150 150000 muscles. Oh C'est pas rien. C'est pas rien, pas. C'est pas rien. Ça. Commentaire anodin. Oui, vraiment. Euh au Allez, golf. on sent pas assez les affaires de même. <rire> bon, c'est pas rien, c'est pas pas rien. Pas rien. Pas rien. Euh, le plus long drive en golf, le drive évidemment, c'est un conducteur. Oui, <rire> un conduit. Donc le plus long drive en golf est de 515 verges de long et le plus long pote est un monstrueux 375 pieds quand même. Eh, c'est pas rien. C'est pas rien. Ce n'est pas rien. <rire> <'est> pas rien. <rire> le mot du jour. Rodel, qu'est-ce que ça veut dire Rodel Rodel Rodel. Ça c'est euh, juste avant que Rodolphe devienne niveau 5. <rire> Il était Roddle. Il a dit Dans la ville de Rodden. Oui. <rire> c'est de mimer des, euh, des guillemets avec ses doigts. Ah! Oh, je fais tout le temps ça. Rod... Sauf que tout ce que tu fais avec les mains au complet, c'est des gros gros guillemets. Oui, Guille c'est des guillemets français. Des guillemets. <rire> <qu> sont... <rire> oui, ils sont français, fait qu'ils sont fendants, fait qu'ils ont une main font des, <rire> des, des mouvements. Ah mais... oh, wow. Oh. Euh, le 3 novembre dernier, on a manqué ça d'une semaine et un jour, le, mais le, le jour national, la journée nationale du sandwich. Ah! Oh. Oui. Ouais c'est pas, pas rien ça. C'est pas le genre de chose que tu veux fêter, tu me semble des sandwichs tu manges ça souvent tu la semaine avec le travail. Ouais. Vraiment tu en chine, là, <rire> tu m'entaches une, en tu m'entaches une <rire> cassée. Ah waouh. un autre mot du jour, crawl. Crawl, C R O W L. -E. Qu'est-ce que c'est un crawl je fais crawl. Non, moi c'est ça quand j'étais petit, je je faisais la natation. Je suis bon en crawl. La natation. je suis bon en crawl. Crawl. Ah crawl, oui, quand tu nages le crawl. Ouais, c'est pour ça que de donner un accent à mes mots. C'est bon, moi je mets en contexte. Sinon j'aurais dit que c'était un mélange entre un crow et un owl. Owl c'est un hibou. Crow, c'est un oiseau noir là un aigle. Non, non, pas l'aigle noir, l'autre la un corbeau. Un corbeau. Donc c'est comme mélange entre corbeau et un hibou. Oui. Un scribou, c'est ça? Non, c'est <rire> le pli dans un double menton. Oh! <rire> nice crowl. Oui, la, la scroll. La scroll. La au bord. <rire> oui. Dernier double menton pour les le <rire> ah. uh. C'était vraiment n'importe quoi. Oui. En 2012, dans une étude en Nouvelle-Zélande, les gens euh, cotaient les activités euh, par rapport à leur importance... Donc, ils ont mis le sexe comme activité la plus importante et la plus, euh, la plus savoureuse qu'ils aiment savourer, okay. entre amis. Entre amis. Au, au fond <rire> de de de, Autour d'une bonne bouteille de vin. Oui. Glass <rire> scroll. Glass scroll. <rire> euh, les dernières activités étaient euh, ce remède d'une maladie. OK. okay. Et euh, Facebook. Ah C'est pas très... Pour vrai, les gens n'ont pas de plaisir sur Facebook de nos jours à cause de toutes les publicités, les photos de bébés, animaux... Euh... Le plantage. plantage, <rire> oui. Le stasi, ça n'arrête pas de planter. Facebook, oui, c'est vrai. Euh, dans des spas en Europe, tu peux littéralement te baigner dans de la bière. Oh! C'est un traitement physique et mental thérapeutique, si on veut. C'est bien. Fort, hein? Oui, c'est pas un apporter votre euh, bière ici. <rire> c'est pas du tout qu'il y en a qui font comme... Qui goûte? Monsieur n'ai pas j'ai une microbrasserie. <rire> le pH n'est pas j'ai élevé. Trop de houblions. Je sais pas quoi. Je ne sais pas. la bière, ça perd. Euh, ensuite, qu'est-ce que l'attiquiphobie? Ou attichiphobie. Je ne sais pas comment le prononcer. Attiquiphobie. Attiqui, ouais, là, je pensais que ça ressonnerait. Ouais, non. Fais-moi blague <rire> d'attiqui. fais une blague, blague d'attiqui. <rire> J'y allais. allais. Euh, C'est quand... Euh, Euh, tu, manges, t es, t es, tu manges trop de tzatziki, oui. puis là, as, à ce temps-là, t'as du yaourt. <rire> yaourt. yaourt. <rire> toujours un drôle de nom, ça, yaourt. Yaourt, ouais, ça me fait euh, rire. La tzatzikiphobie, c'est la peur de l'échec. OK. Simple de même. Euh, ensuite, le plus long vol de poulet. Parce que tu sais qu'un poulet, ça a des ailes, mais ça ne vole pas, hein, comme comme on dit. Mais euh, ils peuvent planer semi-voler, si on veut, okay. certains poulets, j'imagine. Euh, 13 secondes. Okay. Wow. C'est pas long, ça. Euh, S'embrasser à la française, French kissing, ou embrasser avec la langue, ça échange plus de bactéries que lécher l'intérieur d'une bolle de toilette dans une toilette publique. C'est pas pareil. Pas la même sensation. Non, hein. non, non. non. Euh, tu peux savoir l'âge d'un poisson par le nombre de d'anneaux sur ses échailles, ses écailles ses Ah oui, les échalotes. <rire> oui, ses échalotes sur ses échailles. Il faut pas le trancher en deux, détrompez-vous. Non. <rire> Ou tu y tournes genre la queue pour savoir. <rire> <rire> ah. Les chameaux ont trois paupières pour euh, se protéger du sable dans le désert. OK. Intéressant. Oui, pour euh, le sable doux, le, les gros grains, puis... Euh, Non, mais c'est dépendamment de... Okay. <rire> Dépendant de quelle sorte de sable c'est de différentes paupières. C'est ça Comme des oui. pneus d'hiver puis des pneus d'été. Ah, OK. Oh, Est-ce je... que tu penses que, ouais, les paupières, c'est dur d'avoir un rendez-vous pour ça? J'imagine, c'est quand la date limite ça, je sais pas. Faut, euh, Faut changer pas. ses paupières. Okay. Je sais pas, mais ils ont des gens coutus là-bas, là, là puis euh, <rire> <rire> ils ont vraiment beaucoup de trucs pour les paupières. <rire> c'est Des quoi. Mohamed coutus. Ah, Ah, oui. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> On aime ça, cette chronique ah, oui, j'adore ça. Euh, Starbucks, en fait, dépense plus d'argent sur l'assurance santé de ses employés que sur les, euh, les graines café. Ah, OK. Ouais. Pas pérante. Euh, un foetus va développer des empreintes digitales à 18 semaines. Parfait, comme ça, c'est comme un crime. <rire> on va savoir c'est qui la victime. Oui. <rire> euh, tu nais avec 300 zoos. OK. Euh, mais quand, t t quand tu deviens adulte, tu vas avoir seulement 206 je ah, pense quelque chose c'est la fusion des os c'est c'est comme le, le, le contrat de Moïse t'sais. oui Lui, fusion je... des os ouais. des, euh... <rire> des os des os mais j'ai déjà fait un peu mais pas celle-là ouais. mais dans le même style okay. fait, ouais. bref et sûrement que pérus le fait parce que toutes mes blagues pérus les os fait j'ai jamais entendu mais pérus les os tout faire parce ouais. que je suis visionnaire ma arrière-ri ri <rire> fusionnaire arrière ouais. pour toi pauvre moi je sais c'est un... difficile il ouais. euh, y a deux cartes de crédit pour chaque personne aux États-Unis OK en moyenne Euh, un oiseau, c'est euh, sais, le hummingbird, là, le petit oiseau colibri. Oui. Ça, celui qui vole vite. Oui, bon, oui. Bon. Bref, euh, il pèse moins d'une scène que le poids d'une scène noire. Hein. Wow. Hmm. Euh, un éléphant peut être enceinte pendant jusqu'à deux hmm. euh, le premier La première organisation de nudistes aux États-Unis a été fondée en 1929 par trois hommes. Par eh bien, évidemment. <rire> évidemment. C'était visionnaire. <rire> visionnaire arriéré. Ha <rire> Mais oui, Colony de nudistes. Ouais. Euh, au McDonald's en Nouvelle-Zélande, ils servent des, des petits chaussons aux abricots. Oh. À la place de hausserise. C'est la, la tradition. C'est comme le plus le plus chaud par défaut. C'est genre abricot, abricot. Nous ditons euh, Une vache va donner environ 200 000 verres. 200 000, oui, verres de lait dans sa vie. Chanteuse. Oui, de se faire toucher de même <rire> par des machines. Euh, la vessie d'un euh, euh, lobster, c'est un homard. Oui, crab, c'est un crable. Bref, euh, la vessie de homard masculin, mâle, est situé dans sa tête. Et quand deux mâles vont se battre, ils vont se squirter d'en face avec leur urine. Oui. Je pas. Ben oui. Miam. À chacun ses moyens de défense. <rire> On devrait essayer. Oui. Euh, chaque restaurant Chili's aux États-Unis. Il y a des restaurants qui s'appellent Chili's. C un, le logo, c'est un Chili. C'est un film oui. de Chili. Bref, chaque restaurant Chili's a une photo qui est pendue ou accrochée à l'envers dans le restaurant. Et c'est un défi. Les clients doivent trouver la l'image à l'envers. C'est une bonne idée. C'est drôle. Pour vrai. Euh, ensuite de ça, environ 200 millions d'M&M sont vendus à chaque jour aux États-Unis. 200 millions. 200 millions. C'est deux, deux avec... Euh, C'est 8, 0. 2. Puis là, par M&M, MN... par on parle de 1, pas, pas des sacs. Non, 1. non, on parle d'unité d'M&M. OK, wow. Oui, 200 millions. Euh, environ 7,5 de tous les documents dans un bureau finissent par se perdre. Ah, tu sais, quand tu dis je trouve pas quelque chose. C'est normal. C'est en réel la laveuse. Oui. <rire> Et pour terminer, euh, l'Association américaine psychiatrique, la American Psych Psychiatric Association, ils ont un livre, tu sais, le, le DSMV, Tu Alors sais, on, on en parle souvent c'est le livre qui classe les maladies. Euh, il classe le manque de caféine comme un désordre mental. Oh Manquer de caféine, ça te rend, ça te met dans un autre état, c'est normal, on le vit tout en bois 5 6 ça encore par jour. Mm -hmm. Et euh, chose euh, comment qui s'appelle déjà celui qui boit beaucoup de café Vous savez caféine, voici ah. l'orpheline. <rire> <rire> tout le temps. Ah, ah, Je suis bouche bée. Tu te pises dans caféine et l'orpheline et c'est ce qui termine la chronique c'est un fait pour aujourd'hui et c'est euh, c'est tout c'est tout on a eu du fun dans ce fait oui vraiment un bon c'est un fait un l bon c'est un fait par jour euh, par semaine oui <rire> s'il te plaît on parle d'autre jour des autres jours, jours. bah oui quand même Éloigne euh, Ben ça Éloigne euh, La mossaderie pour toujours Voilà Il y en a qui n'aiment pas ça Les faits euh, rapides comme ça Il y en a qui trouvent ça comme plate euh, Les gens qui disent des faits tout le temps Moi je trouve ça drôle Je trouve ça le fun Bref C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui Ah ben voilà On remercie Laurent Constantin Oui Et son tout. voyage au centre du camp plus c'est pas mal le seul finalement euh, On remercie quand même Maxime Tanguay euh, Qui a sûrement ses raisons Et euh, Antoine toi de la aussi j'imagine puis bah euh, oui. vous allez le voir euh, ce soir puisqu'il y aura un match de la luitre à 19h30 à la chasse galerie gratuit les oui. rouges contre les verts à 19h30 comme on a dit demain en émission on aura Jean Antoine Riou qui va venir nous parler de trucs et astuces du club planair ecutar on de ça Ange-Julie Durocher oui et son index Mathieu Roy il a JCT et Alexandra Carignan pour le temps d'une culture Génial C'est l'émission de demain, sinon restez sur nos ondes Parce qu'à 11h sera le dîner le con Janvier Ensuite à 13h les filles des précieuses ridicules À 15h, 16h pardon, hors zone avec du indie rock Je serai de retour à 17h pour l'édition New Shit des Palmeurs à CFO En compagnie de Stéphanie Paradis Nouvelle émission à 18h ce soir c'est Mademoiselle Blues Ça commence aujourd'hui ça Cool Ensuite le voyage des solites et puis rock de neurones avec du rock progressif à 20h Génial CFO.ca Pour la programmation complète, assemblagerequis.com Pour les balados de diffusion et les notes de l'émission Oh oui! Ouh. On est sur Facebook, pis tout, pis Twitter, tout. Splashface, tout est là wait Name not. it, à demain À demain Mathieu! Bye. Bien, j'y vais Vous faites quoi vous? <rire> Je plaisante À bientôt Lamina Inch'Allah Ah, quel cabot. Non non. non ah, c'est vrai. J'allais oublier. Alors, infidèle, on s'en va sans dire au revoir Mais pas du tout. Je suis prêt à vous dire au revoir un par un. Mais c'est un peu pour voir Très bien, là, je commence par qui